Bismillah الله rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi robbil alameen. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, noi continuăm dans le chapitre de la purification du livre Manhaj salikin de son auteur, le shiikh rahman ibn al nasir al sadi ta'ala. Et nous en étions arrivés au chapitre انتشتني باب نواقب الوضوء لتغيدي رحمه الله تعالى وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج بشهوة وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الأعمال كلها قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل فقال نعم رواه مسلم وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النساء والثرمدي وصححها Donc chapitre relatif aux annulatifs des ablutions. Et ils sont ce qui, sans exception, sortent des deux orifices. Le sang en grande quantité et ce qui s'y apparente. La perte de conscience par le sommeil ou autre. Le fait de manger de la viande de chameau donc al-jazur le chameau sachant que wallahu a'lam en arabe il n'y a pas de distinction entre le chameau et le dromadaire et les différents noms qui sont attribués au chameau désignent le chameau donc à chacun de ses âges Il aurait été envisageable d'utiliser ici le terme camélidé Et j'ai pu me rendre compte que le terme camélidé, il englobe également les lamas et d'autres animaux. Et je ne suis pas sûr qu'il soit voulu et qu'ils soit visé ici. Pour ça que par précaution, donc j'ai laissé chameau en précisant que ça inclut également le dromadaire, tant au fait que ça inclut d'autres animaux qui font partie des camélidés. C'est là euh, un sujet qui mériterait d'être Puis le fait de toucher Une femme avec envie Le fait de toucher Ou plutôt le toucher du sexe C'est là donc le sixième Le fait de laver Le mort L'apostasie Et c'est là le huitième Annulatif L'apostasie Qui annule l'ensemble des œuvres. Donc tout cela conformément à la parole d'Allah l'Exalté, dans Surat al Maïda, dans il dans la traduction approximative de sa parole, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez eu, ou si vous avez touché, excusez moi, ou si vous avez touché les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Devant nous faire les ablutions après avoir consommé de la viande de chameau, et il a dit oui, était rapporté par Muslim, et il a dit concernant les chaussons, mais pas après avoir défêqué, uriné ou dormi. Et cela a été rapporté par Al Nasa'i et Tilmidi, qu'il a déclaré authentique Rahimahallahu ta'ala. On peut retenir de ce chapitre que l'auteur il y a énuméré les différents annulatifs des ablutions. Premièrement, il a dit ce qui, sans exception, sort d'un des deux orifices. Sans exception, c'est-à-dire que ça englobe à la fois ce qui est habituel, que ce soit l'urine ou autre, et également ce qui ne l'est pas. Comme par exemple le fait qu'il n'y ait du gaz qui sorte euh, du sexe de la femme. Également, ça englobe le fait qu'il soit pur ou impur. Pur, comme ce serait le cas du sperme, impur, comme ce serait le cas du liquide préspermatique, qui s'appelle el-mavi. Donc, el-mani, le sperme, est pur. Quant au mavi, le liquide préspermatique, Il est impur. Le liquide pré-spermatique, c'est un liquide qui est quelque peu différent du sperme et qui sort donc avant. Euh, S'il si y a par exemple euh, une envie sexuelle ou avant les rapports, durant les préliminaires, ou également suite à un effort conséquent. Donc quand l'auteur a dit sans exception, ça englobe tout cela. Également, donc, parmi ce qui est visé ici, il y a le sang. Si du sang venait à sortir d'un des deux orifices, alors cela annulerait les ablutions. Et il n'y a pas de différence à faire ici, concernant le sang, entre le sang qui serait en grande quantité et celui qui serait en petite quantité. L'auteur, il a lui-même cité la preuve de cela, donc, à la fin de ce chapitre, quand il a mentionné le verset de Sorat et d'un Dans lequel Allah Tabara Kawata dit Auja Ahadum Kum Minan Ra Iti Awullah Masto mun Nisa ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché les femmes. Et on va voir donc ce que signifie le terme ici toucher les femmes plus tard, Incha'Allah. Donc la preuve de ce premier annulatif, c'est ce verset également ce qu'a rapporté Al Bukhari et Muslim. D'après Abu Hurayra qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et également, un seul rapporté l'imam Ahmed ainsi que l'imam Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, d'après Safouan, Ibn Assal qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas ôter nos chaussons lorsque nous sommes en voyage durant trois jours et autant de nuits sauf en présence d'une souillure majeure mais pas après avoir déféqué, uriné ou dormi déféqué, uriné ou dormi donc le vê qui l'écité ici déféquer et uriner ça prouve bien ce que l'auteur a avancé rahimahoullahu ta'ala également concernant le liquide pré-spermatic il a rapporté par al-Bukhari et Muslim d'après Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an qui a dit euh, j'étais un homme donc qui euh, secrétait énormément de l'équipe de presse fermatii, j donc demandé à al-Miqdad, al-Miqdad ibn al-Aswad, qui comptait parmi les compagnons du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai donc demandé de questionner le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Uh, le Prophète uh, Ali, donc, n'a pas osé le faire du fait qu'il était marié à la fille du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a demandé, par pudeur, donc, il a demandé al-Miqdad de uh, demander cela à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il convient, ici, il convient ici de faire les ablutions. Et il y a un consensus, une unanimité des ulamas concernant cette chose-là, hormis ce qui est lié à ce qui sort des deux orifices mais qui n'est pas habituel, comme on l'a mentionné précédemment. Il y a une divergence à ce sujet-là, et nous, ce qu'on va retenir, c'est l'avis selon lequel ça annule, malgré tout, les ablutions. Deuxième annulatif qu'a mentionné l'auteur, le sang est ce qui s'y apparente, c'est-à-dire ce qui s'y apparente dans l'impureté, dans le fait que c'est impur, comme ce serait le cas, par exemple, du pu, ou de tout ce qui pourrait s'apparenter au sang et qui serait impur, donc le sang et ce qui s'y apparente lorsque cela donc, sort du corps c'est un annulatif l'Imam Ahmed ainsi que Tirmidi, Rahimahoum Allah ont rapporté d'après Maadan Ibn Abi Talha qu'Abu Darda a radiyallahu an a dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et qu'il a fait ses ablutions. Mardan, suite à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé poser la question à Sauban par rapport à cela, par rapport à ce que Abu Darda lui avait dit, lui avait rapporté, et Sa'oban de confirmer en disant, il t'a dit vrai, c'est même moi qui lui ai versé l'eau pour qu'il les fasse. Donc ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après avoir vomi, il a Euh, renouveler ses ablutions. L'imam al-Tirmidhi a dit, après avoir rapporté ce hadith, il a dit, c'est ce qu'il y a de plus authentique dans cette question. Dans ce sujet, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Il faut savoir que le fait que les savants disent à propos d'un hadith, c'est ce qu'il y a de plus authentique dans cette question, ça ne signifie pas qu'il est authentique. Mais ça reste une authentification relative. Naam. C'est plus authentique que d'autres hadiths qui le sont moins, mais ça ne signifie pas forcément que c'est authentique. Mais concernant ce hadith-là, il faut savoir que le shikh al bani l'a considéré comme étant authentique dans son livre Iruah al-Ghalil, qu'on a été amené à citer à plusieurs reprises. Donc ce qui prévaut ici, l'avis qu'on va faire prévaloir donc ici dans cette question-là, c'est qu'en réalité tout ce qui sort d'un autre endroit que les orifices naturels, n'annule pas les ablutions, que ce soit en grande ou petite quantité, hormis l'urine et les excréments. Et pourquoi Alors qu'on a dit qu'il est authentique que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis et à renouveler ses ablutions. Parce qu'en fait, on reste sur la base. Et la base, dans les choses ici, c'est l'absence d'annulation. Jusqu'à ce qu'une preuve vienne réellement affirmer que telle ou telle chose annule les ablutions. Et également, on se base sur le fait que lorsque l'état de pureté est avéré, alors on ne peut en sortir, et on ne peut affirmer que la personne n'est plus en état de pureté, avec une preuve solide donc la question elle reste qu'en est-il donc du hadith étant donné qu'il est authentique mais il faut savoir qu'en vérité ce hadith il ne fait que relater un acte or le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli un acte n'indique pas forcément l'obligation ça c'est une règle le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli quelque chose ça ne signifie pas que c'est forcément obligatoire ça signifie que c'est légiféré Mais entre le fait qu'une chose soit légiférée et le fait qu'elle soit obligatoire, il y a un pas. Et pour le franchir, il faut avoir, il faut avoir une preuve qui indique formellement l'obligation. C'est d'ailleurs pour cela que l'auteur, le Cheikh Abdurrahman Ibn Ta'ala, a dit dans son livre Al-Mukhtarat, Al-Jaliya, ce qui est correct, c'est que le sang est le vomissement et ce qui s'y apparente n'annule pas les ablutions, qu'ils soient en petite ou en grande quantité, car aucune preuve ne l'indique, et à la base l'état de pureté reste effectif. Quant au hadith relatant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomit, puis a accompli ses ablutions, il indique au meilleur des cas la recommandation d'effectuer les ablutions à cause du vomissement car le simple acte non accompagné d'un ordre indique uniquement la recommandation. Et c'était là l'avis de l'imam Shafi'i, ainsi que d'Ibn Taymiya, et du Abdelrahman Abdel Rahman Ibn al Nasir al -Si dans son livre al ainsi que du Ibn al-Uthaymin, donc, qui était l'élève euh, du shiikh Abdel Rahman Ibn al Nasir al -Si Donc l'auteur, il a deux avis. L'avis qu'il a énoncé dans Manhaj Salikin, le livre qu'on est en train de lire, et la vie qu'il a soutenue dans son livre, Al-Muhtarat al, al Et on pourrait être tenté de dire que du fait qu'il a opté pour cet avis dans al ça veut dire qu'il est revenu sur la vie qu'il a mentionnée dans Manhaj Salikin, mais en vérité, il s'avérerait que al a été écrit avant Manhaj Salikin. Tu peux trouver donc dans euh, le manuscrit du Shir que vous trouvez donc dans l'introduction des livres, qu'il a terminé son livre « Al-Muqtarat Al-Jaliya » en l'an 1355 et que le livre « Manhaj Salikin » il l'a écrit en 1359. Donc le livre « Manhaj Salikin » serait plus récent. Toutefois, la vie qu'on va retenir, c'est que ça n'annule pas euh, les ablutions au vu euh, des preuves qui ont été avancées Notamment par et l'argumentation qui est avancée, notamment par l'auteur dans son livre el murtarat Troisième annulatif, c'est la perte de conscience par le sommeil ou autre. La perte de conscience par le sommeil ou autre. Que cette perte de conscience soit complète ou temporaire. Ou plutôt, non. La perte de conscience qui est visée ici, c'est celle qui est complète celle qui est temporaire celle qui est complète euh, c'est notamment l'évanouissement ou l'ivresse et ce qui pourrait s'y apparenter elle est complète même si elle est temporaire non. ce qui est pris en compte ici ce n'est pas la période ce qui est pris en compte c'est le fait que en soi cette perte de conscience soit complète et ensuite tu as celle qui est temporaire et tu... donc, est... entre autres le sommeil et celle qui est temporaire donc, elle va être sujet à discussion et à développement concernant cette perte de conscience temporaire donc le sommeil il est rapporté par l'imam Ahmed ainsi que par comme on l'a vu précédemment d'après Safwan, Ibn Assal concernant l'ordre qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas ôter les chaussons en voyage, comme on l'a précédemment mentionné, il a dit mais pas après avoir déféqué, uriné ou dormi. Mais pas avoir, après avoir déféqué, uriné ou dormi. Donc le fait qu'il ait dit ou dormi, ça indique le fait que le sommeil soit compté parmi les annulatifs des ablutions. Et il est important de déterminer quel est le sommeil qui invalide les ablutions. On peut le définir comme étant le sommeil qui est tel que celui qui dort ne ressent plus ce qui se passe autour de lui. Le sommeil qui invalide les ablutions, c'est celui qui est tel que celui qui dort ne ressent plus ce qui se passe autour de lui. Ça peut être le cas du fait d'un long sommeil, Et le long sommeil, sans divergence, invalide les ablutions, sommeil profond. Et ça peut être le cas durant un sommeil court si la personne, elle ne ressent plus du tout ce qui se passe autour d'elle. Et concernant donc ce sommeil court, on peut le décrire de deux manières. Un sommeil qui est court dans la durée, et un sommeil qui est court en soi, en soi parce que c'est un mi-sommeil. La personne est née, à moitié éveillée, à moitié endormie. Ce que tu retiendras ici, C'est que le sommeil qui invalide les ablutions, c'est celui qui est tel que celui qui dort ne ressent plus ce qui se passe autour de lui. Concernant le sommeil court, il faudra être d'autant plus attentif. Si par exemple la personne, elle est en train de s'endormir, mais elle entend encore ce qui se passe autour d'elle, Ou dès que tu euh, attires son attention, elle ouvre les yeux. Ou tout autre indice qui montrerait qu'en vérité cette personne-là n'est pas dans un sommeil qui lui a fait perdre euh, toute sensation. Alors à ce moment-là, tu sauras que ce sommeil-là n'est pas un sommeil qui invalide ses ablutions. Il y a des hadiths qui ont été mentionnés, notamment celui rapporté par Abu Daoud Ibn Majah, et qui a été déclaré fiable, c'est-à-dire Hassan par le Sheikh al Albani dans son livre Irwa al Khalil. D'après Ani an qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'œil c'est une image, donc l'œil est le cordon de l'orifice. Si quelqu'un dort, qu'il refasse donc ses ablutions. Donc c'est à partir. Dieu que la personne elle est éveillée qu'elle peut surveiller Est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est... est qu a perdu ses ablutions ou pas Est-ce qu'un gaz est sorti d'elle ou pas Et c'est donc de par cet avis Qui vient d'être euh, brièvement expliqué Que l'ensemble des textes se sont pris en compte Et c'était l'avis qui a soutenu Ibn Taymiyyah rahimahullah Notamment le hadith de Safouan qui te dit, comme on l'a vu précédemment, que le sommeil c'est un annulatif, étant donné qu'il a dit, mais pas si on a déféqué, uriné ou dormi. Donc dans ce hadith tu trouves qu'il a affirmé le fait que le fait de dormir est un annulatif. Et tu as d'autres hadiths, notamment ceux qui sont rapportés par Anas, qui rapportent que entre le Maghreb et l'Isha, il y avait des compagnons qui étaient dans la mosquée, et qui attendaient la prière. Et certains donc dormaient à tel point donc qu'ils ba... qu qu baissaient leur tête et qu'ils se relevaient, comme quand une personne est en train de dormir, de s'endormir plutôt, alors qu'elle est assise. À tel point qu'on entendait de certains d'eux un ronflement. Puis, lorsque venait l'heure de la prière, ils se levaient et ils priaient sans avoir fait les ablutions. Donc, le hadith de Safwan, qui parle de l'annulation des ablutions par le sommeil, on le comprend comme visant le sommeil qui te fait perdre toute sensation, à tel point que tu ne ressens plus ce qui se passe autour de toi. Quant au hadith de Anas, il vise le sommeil qui ne te fait pas perdre ces sensations-là, et qui n'est pas tel que celui qui dort ne ressent plus ce qui se passe Autour de lui. Donc, ça nous renvoie à ce qu'a dit le Prophète, dans ce cas rapporté de lui Ali, an, l'œil et le cordon de l'orifice, si quelqu'un dort, qu'il refasse donc ses ablutions. Dans une autre version du hadith, si quelqu'un dort, alors à ce moment-là, le cordon se défait. C'est pour ça qu'on a dit que par exemple, une personne, sans sommeil. Il est court, même si elle est en train, comme on dit, de tomber. Elle est en train de, de, de, de rentrer dans un sommeil profond. Mais du fait qu'il est court, si jamais elle se réveille, elle va sentir s'il y a un gaz qui a été émis ou pas. Donc, à ce moment-là, si elle n'a rien senti, du fait que le sommeil était très court, alors à ce moment-là, euh, les ablutions ne sont pas invalidées. Quatrième annulatif mentionné par l'auteur, le fait de manger de la viande de chameau. Le fait de dire manger, ça exclut ce qui serait mâché puis recraché. Donc manger, c'est-à-dire ce qui a été mangé et avalé. Mâché et avalé. Ça concerne aussi bien la viande que le cœur, les intestins et tout ce qui s'apparenterait à cela. Quant à la sauce, par exemple... Euh, de la viande de chameau a été cuisinée il y a de la sauce qui est restée qu'est-ce qu'il en est donc qu'en est-il du fait de consommer cette sauce le shir ibn al a que le plus prudent c'est que suite à la consommation de la sauce qui euh, résulterait du fait d'avoir cuisiné la, vande, la viande de chameau le plus prudent donc c'est de refaire les ablutions À moins que cette sauce soit mélangée à une nourriture et qu'au final il n'en apparaisse rien, alors à moment il n'y aurait pas à les faire. Il y a plusieurs hadiths qui sont à mentionner dans cette question, notamment celui qui a été rapporté par l'imam Muslim d'après Jabir ibn Samura, an, qui a dit qu'un homme a posé la question au prophète sallallahu en disant je faire les ablutions" Après avoir consommé de la viande d'auvin Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Si tu veux fais tes ablutions Et si tu veux ne les fais pas Puis la même personne lui a posé la question Dois-je faire les ablutions après avoir consommé De la viande de chameau Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Oui fais tes ablutions après avoir consommé De la viande de chameau Donc on retient de ce hadith Le fait Que la consommation de la viande de chameau annule Les ablutions Et c'était là la vie de l'imam Ahmed C'était d'ailleurs une des particularités de son école Et c'était la vie également De Ishaq Ibn Rahu Ya Rahimahullahu Ta'ala Quat la majorité des ulema Ils sont d'avis Qu'en vérité ce n'est pas Un annulatif Et ils se basent entre autres sur le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud d'après Jabir qui a dit la dernière chose pour laquelle le messager d'Allah a opté fut de ne pas faire ses ablutions après avoir consommé une chose touchée par le feu une chose touchée, touchée par le feu c'est-à-dire quelque chose qui a été cuit une viande qui a été cuite donc dans ce hadith on retrouve que la dernière des alternatives pour laquelle a opté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de ne pas faire les ablutions après avoir consommé une chose touchée par le feu. Cependant, cette argumentation de la part de la majorité des ulemin, elle utilise un hadith qui est général. Quant au hadith de Jabir ibn Samoura, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire les ablutions après avoir consommé de la viande de chameau, il est particulier. Et il est restreint donc au cas à la consommation de la viande de chameau. C'est pour ça que c'est une question à part. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est la vie qui prédomine à savoir le fait qu'il faille renouveler les ablutions après avoir consommé de la viande de chameau d'ailleurs l'imam chef shafii rahimahullah ta'ala il a été rapporté de lui comme l'a mentionné un nawawi qu'il a dit si le hadith est authentique dans cette question alors c'est l'avis que j'adopte donc l'imam shafii n'avait pas opté pour cet avis du fait qu'il n'était pas sûr de l'authenticité du hadith de Jabir ibn Samoura C'est d'ailleurs ce qui a mené un certain nombre de ulamas qui suivent l'école de l'imam chef et Rahimahullah à opter pour cet avis, comme c'est le cas de al et de al Nawawi rahimahumallah. Cinquième annulatif, le fait de toucher une femme avec envie. Le fait de toucher une femme avec envie. Ce qui est visé ici, aussi bien concernant celui qui touche que celui qui est touché, c'est l'homme et la femme en âge de copuler. L'homme et la femme en âge de copuler, dans le sens où ils sont en âge d'avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, c'est l'occasion d'attirer l'attention vers l'approximation d'une traduction qui a été proposée concernant cela, lorsque cela a été traduit comme étant le contact charnel avec le corps d'une personne de l'autre sexe. Contact charnel avec le corps d'une personne de l'autre sexe. Alors ce n'est pas correct, pourquoi Parce que l'auteur... Il a parlé du fait de toucher une femme avec envie. Et il n'a pas parlé de contact charnel. Il n'a pas parlé de contact charnel. Donc, ça ne reflète pas la vie de l'auteur, rahimahullah. Le fait de dire contact charnel. Car le contact charnel, ça fait allusion au rapport sexuel. Or, l'auteur, il est d'avis que le fait de toucher une femme avec envie annule les ablutions. Non. même si c'est qu'avec la main. Et également, ce n'est pas correct et c'est approximatif, étant donné que l'auteur, il a dit le fait de toucher une femme. Et il n'a pas dit donc le fait de toucher le corps d'une personne de l'autre sexe. Donc il n'a pas fait référence ici à la question de la femme qui toucherait un homme. Donc on pourrait dire oui mais Au final ça revient au même D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans certains commentaires La réponse est que c'est non, pas forcément Il faut savoir d'ailleurs que l'imam Ahmed Il a été rapporté de lui Deux avis Il a été rapporté de lui Qu'il a dit je n'ai rien entendu à ce sujet Cependant étant donné que la femme Est la germaine de l'homme Alors Je préfère qu'elle accomplisse ses ablutions. C'est-à-dire qu'elle accomplisse ses ablutions si jamais elle a touché un homme avec envie, avec désir. Mais il a été également rapporté de nuit qu'il était d'avis que cela n'annule pas les ablutions, c'est-à-dire de la part de la femme. Si la femme en vient à toucher un homme avec désir. Et ça a été expliqué par l'imam Ibn Qudam, Par le fait que l'homme, s'il touche une femme avec désir, cela risque de provoquer la sécrétion de liquide préspermatique, ce qui n'est pas envisageable concernant la femme. Et étant donné qu'il n'y a pas de texte formel concernant l'annulation des ablutions de la femme si elle a touché un homme avec désir, et qu'il n'y a pas d'analogie possible du fait de la différence qui vient d'être mentionnée, alors à ce moment-là ça n'annulerait pas les ablutions. De la femme. Ça donc c'est euh, un développement résumé, mais de toute manière, en termes de traduction, on n'a pas à devancer euh, l'auteur dans son avis et il faut s'en tenir à ce qu'il a voulu dire. Donc ici l'auteur a dit toucher une femme avec envie. Et l'auteur ici, il a opté pour la vie qui est en vigueur dans l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu Du fait que Allah tabaraka wa ta'ala a dit nisa. Ou si vous avez touché les femmes Ou si vous avez touché les femmes C'est sur cela donc qu'ils se sont basés. Sur le simple fait que de toucher. Et que cela a été mentionné dans ce verset. La question se pose, pourquoi ont-ils le rajouté avec désir, alors que ce n'est pas mentionné dans le verset. Et que dans le verset, il est uniquement dit, ou si vous avez touché les femmes. La réponse, c'est qu'en vérité, c'est la présence de désir qui est ce qui a mené au motif d'annulation, à savoir la sécrétion de ce qui viendrait annuler Ces mêmes ablutions, que ce soit le liquide prespermatique ou le liquide spermatique, c'est pour cela donc que les savants de l'école de l'imam Ahmed Ibn Hanbal ont précisé avec envie, alors que d'autres ont dit le simple fait de toucher une femme annule les ablutions. Et ce qui appuie donc l'avis pour lequel a opté l'auteur. Rahimahullah, et qui est une réponse en même temps à ceux parmi les ulama qui ont dit que le simple fait de toucher une femme, même sans désir, annule les ablutions, il y a ce que l'imam al-Bukhari et muslim ont rapporté. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit et que quand il se prosternait, il poussait avec sa main Les pieds de Aïcha radiyallahu anha. Et à partir de ce moment-là, Aïcha euh, rabattait ses ses pieds pour ne pas déranger le prophète sallallahu Donc le prophète, alors qu'il était en prière et qu'il se devait donc d'être en état de pureté rituel, il a touché Aïcha avec sa main. Ce qui provient que ça n'a pas invalidé ses ablutions. Donc c'est pour cela que l'auteur il a opté pour cet avis. Cependant, l'avis prépondérant dans tout cela, c'est-à-dire l'avis pour lequel il convient d'opter, c'est qu'en vérité, il n'y a pas d'annulation des ablutions, sauf s'il y a sécrétion. Donc, le simple fait de toucher une femme, même avec désir, n'invalide pas les ablutions. Ce qui va venir invalider les ablutions, c'est le fait qu'il y ait une sécrétion de mavi, liquide prespermatique, ou de mani, le liquide spermatique. Et ce, étant donné que l'imam Ahmed, ainsi qu'Abouda, ou tirmidhi Al-Nasai et Ibn Majah ont rapporté, d'après Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit à son neveu Urwa, Ibn Zubair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a embrassé une de ses épouses, puis il est sorti pour aller faire la prière, et il n'a pas renouvelé ses ablutions. Urwa de dire à sa tante à Aisha radiyallahu anha, à mon avis, cette femme ne peut être que toi-même. Et Aisha radiallahu anha a souri. L'imam al bani rahimahullahu ta'ala a déclaré ce hadith authentique dans sa vérification des sunan d'Abu Daoud donc à partir de là on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il a ici touché une de ses femmes avec désir n'a pas renouvelé ses ablutions ce qui nous prouve bien que le simple fait de toucher une femme même avec désir n'invalide pas les ablutions ce qui va venir les invalider c'est la sécrétion de liquide d'un liquide annulatif Et également, parmi ce qu'on peut avancer pour soutenir cet avis-là, c'est que la base, c'est l'absence d'annulation, sauf lorsque se présente une preuve formelle. Taïb, la question se pose concernant le verset « Aula mastou nissa » ou « Si vous avez touché les femmes », il faut savoir ici que ce qui est visé, ce sont les rapports sexuels. Comme l'a rapporté Abdel al dans Al-Mosannaf, d'après Ibn Abbas, ce qui est visé ici, ce sont les rapports sexuels. Ou si vous avez touché les femmes, c'est un moyen d'exprimer les rapports sexuels. Et cette explication de la part d'Ibn Abbas a d'autant plus de poids que le prophète, comme l'a rapporté Al-Bukhari, a un jour pris Ibn Abbas contre lui, il a serré contre lui, comme le rapporte Ibn Abbas, l'imam, il a dit, le Prophète va un jour serré contre lui, et il a dit, oh Allah, enseigne-lui le livre. Oh Allah, enseigne-lui le livre. A partir de là, donc Ibn Abbas, radiyallahu anhuma ses interprétations et ses explications des versets coraniques ont un poids que d'autres explications n'ont pas. Donc on retiendra de ce de cet annulatif qu'en vérité ce qui va venir annuler c'est la sécrétion de liquide spermatique ou pré-spermatique et cela nous renvoie donc au premier annulatif quant au simple fait de toucher une femme même si c'est fait avec désir ça n'annule pas les ablutions on va s'en tenir à ça et on continuera la prochaine fois inşallah, avec le restant des annulatifs والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين